Activité 11 page 12 Écoutez et notez les numéros de téléphone des endroits suivants. 1 Le service Vélocaion de Strasbourg. 03 88 52 01 01 2 L'Université de Provence. 04, 42, 95, 32, 18, 3. L'aéroport de Paris-Orly. 01, 49, 75, 15, 15. 4. L'Office du tourisme de Lyon. 04 72 77 69 69 5 La gare routière de Nîmes 04 66 29 50 62 6 Ex Taxi 06 09 53 75 56